B. Le professeur vous pose des questions. Répondez non, comme dans l'exemple. Vous me comprenez Non, je ne vous comprends pas. Vous comprenez ce mot Non, je ne le comprends pas. Vous comprenez l'explication Non, je ne la comprends pas. Vous aimez la grammaire Non, je ne l'aime pas. Vous lisez les journaux français Non, je ne les lis pas. Vous savez faire l'exercice Non, je ne sais pas le faire.